Thank yeah. Oui. Et eh bien voilà un petit, un petit coup de rock and au passage avec un inné.